Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro, c'est le journal. Nous sommes le 9 avril 2021. Voici les grands titres. Le Conseil des ministres de Sommet Crudier a annoncé que l'inauguration d'un grand marché qui sera construit sur le site de l'ancien marché central de Bujumbura interviendra en 2026. Les travaux seront financés par les banques burundaises. Le président de la coalition Éducation pour tous estime que certains échecs scolaires constatés aujourd'hui seraient dus aux examens. Un réseau choisi sur des matières probablement non encore vues. Il recommande aux directions communales et provinciales de se rassurer de l'état d'avancement des enseignements dans les écoles de leur ressort. Et le vétérinaire communal de Kirundo annonce une campagne de vaccination des chiens la semaine prochaine à raison de 12 000 francs des par tête. Une trentaine de personnes ont été mordues par des chiens enragés, enragés en l'espace de deux semaines. Élection présidentielle à Djibouti ce vendredi 9 avril. Le chef de l'État Ismaël Omar Ghele est candidat en cinquième mandat face à lui. Il a un seul candidat, Zakaria Ismail, Ismail Farah, un entrepreneur quasi inconnu qui se présente en indépendant. Captez Issanganilo, écoutez la différence. Les travaux de construction d'un grand marché moderne sur le site de l'ancien marché central vont durer 5 ans et l'inauguration est prévue au mois d'avril 2026. Ceci ressort du Conseil des ministres de mercredi 7 avril dans un compte-rendu lu par Prosper Naogwami, secrétaire général de l'État et porte-parole. L'on rappelle que ce grand marché sera construit par l'association des banques burundaises. Le titre de propriété du site de l'ex-marché et sa valeur commerciale sont au nom de l'État burundais. ajoute Prosper Naoua que je vous prie de suivre. Il est prévu que les travaux de construction vont durer cinq ans. L'inauguration officielle de ce centre est projetée au 3 avril 2026. Quant au mémorandum d'entente, il fixe le montage financier du projet via la création d'une société mixte d'investissement, indique les obligations de chacune des parties et détermine le mode de gestion du projet commun. Après échange et débat, les deux documents ont été adoptés, moyennant certains éléments à tenir en compte dans la finalisation, notamment la disponibilisation du titre de propriété du site de l'ex-marché central de Bujumbura, au nom de l'État, ainsi que la détermination de la superficie du terrain, ainsi que sa valeur commerciale. Veillez à ce qu'au moment de la signature de la Convention, chaque banque s'engage à son titre. Retravaillez le mémorandum d'entente pour ne garder que l'essentiel, d'autant plus que les détails vont se trouver dans la Convention qui sera signée par après. Dans la Convention à signer, précisez que le terrain est une partie du capital, mais qu'il reste la propriété de l'État. Le même conseil des ministres a analysé les conditions d'obtention du diplôme d'État. Ce conseil a recommandé la hausse du montant de la redevance pour celui qui se présente à plusieurs reprises ou avec retard. Encore une fois, Prosper Naour -Gouami. Le décret portant conditions d'obtention du diplôme d'État est en vigueur depuis juin 2012. Le contexte actuel impose son actualisation. Alors que dans le décret en vigueur, un candidat n'ayant pas réussi au concours, au cours d'une session de l'examen d'État, pouvait se représenter une seule fois dans un délai ne dépassant pas trois années après la session non réussie, ce projet vient supprimer cette limitation, d'autant plus qu'une redevance administrative de 50 000 francs burundais est exigée, afin qu'il puisse se présenter autant de fois que de besoin dans le respect des normes en vigueur. Par ailleurs, dans le décret en vigueur pour obtenir un diplôme d'État, le candidat doit avoir une note supérieure ou égale à 50%, résultant de la synthèse de la note obtenue à l'école dans les disciplines faisant objet de l'examen d'État et celle obtenue dans l'examen d'État. Ce projet vient supprimer la prise en compte de la note de l'école pour considérer que la note obtenue dans l'examen d'État pour éviter des spéculations et pour plus d'équité et d'objectivité. Il a été en effet constaté que certaines écoles, surtout privées, attribuent par complaisance de grandes notes dans les disciplines faisant objet d'examens d'État pour maximiser les chances pour les lauréats d'obtenir les 50% requis pour avoir le diplôme d'État. Après échange et débat, Le projet a été adopté avec, entre autres recommandations, de revoir à la hausse le montant de la redevance pour celui qui se présente à l'examen d'État après plusieurs années de retard ou à plusieurs reprises. Prosper Naur est secrétaire général de l'État et porte-parole, nous devons ces éléments sonores à nos confrères de la Radio Nationale. La radio de les séances de sensibilisation pour que les travaux d'intérêt général comme peine condamnée remplacent l'incarcération se poursuivront à l'intention des hommes de droit. C'est ce qu'a déclaré la ministre de la Justice qui ajoute que seules les amendes et d'autres peines étaient beaucoup pratiquées au détriment des travaux d'intérêt général. C'était ce jeudi à Gitega dans une conférence de presse que la ministre Janine Nyevizi a animée. Suivez-la dans la traduction de Gérard Niyikira. Il a été constaté que dans le domaine de la justice, les sanctions d'Amande et d'autres étaient privilégiées au détriment de la sanction de travail d'intérêt général. Pour qu'un prévenu soit infligé de cette sanction, c'est le ministère public qui la requiert devant le tribunal ou la cour afin que cette sanction remplace la prison. Cela fait partie des priorités de l'État et du ministère de la Justice et nous avons plusieurs dossiers relatifs, même si je ne me rappelle pas des effectifs. Nous avons beaucoup sensibilisé les juges et les officiers du ministère public pour que dans leurs réquisitoires figurent beaucoup de sanctions des travaux d'intérêt général au lieu que les condamnés soient enfermés dans des prisons. Ce genre de sanctions pourrait même contribuer dans le développement du pays. Nous continuerons à sensibiliser davantage afin d'inculquer aux hommes de droit ce genre de sanctions. Le début étant toujours difficile, nous espérons que ça ira bien dans l'avenir. Fasha mimi tena mbere gikifu kuku nuko tuzo hava tu kumbure na tuto kati shingani indisekheza tu koko iva vinu vija jamuacha amanza nango ya miko Ariko arikutu wa zayuko mumii siza kizuheza kikageni nenda. Janine Nibizi, ministre de la Justice. Le vétérinaire communal de Kirundo a récemment annoncé une campagne de vaccination de chiens à partir du 12 jusqu'au 17 avril. Et le propriétaire du chien va payer 12 000 francs burundais pour un seul. Une amende de 50 000 francs burundais est prévue pour ceux, qui ne, ceux qui, qui ne répondront pas à cette campagne. Mais certaines personnes élevant des chiens dans leur ménage demandent que le vaccin antirabique soit donné gratuitement. Vous savez qu'une trentaine de personnes, dont 28 de la commune, Kirundo ont été mordues par des chiens enragés en l'espace de deux semaines. Et les directions communales ou provinciales de l'éducation doivent faire le suivi de l'état d'avancement des matières dispensées sur tous les établissements pour faciliter le choix des examens en réseau. Maître Jean Samandari, président de la coalition éducation pour tous, va fâcher higuer l'a dit ce vendredi après les lamentations de certains parents qui déplorent les mauvais résultats obtenus par leurs enfants à l'issue des examens en réseau. Le président de cette coalition trouve que cela dépend du choix des examens sur les matières. Probablement non encore enseignées. Suivez-le, il est au micro de Lydie Gahimbare. D'une manière générale, c'est une bonne euh, idée, mais je pense que quand même avec les deux trimestres, il y a des défis euh, qu'on devrait relever pour que ce système d'évaluation à réseau scolaire puisse bien marcher. Quels sont ces défis Par exemple, il peut arriver que dans une école, il y a eu un professeur qui est en retard ou alors un professeur qu'on a recruté avec retard et que si, durant un trimestre, il y a cinq chapitres qui devaient être enseignés dans un cours quelconque, cet enseignant... Enseigner deux chapitres ou trois chapitres. Alors que quand on va choisir l'examen, on peut choisir un examen sur un chapitre qui n'a pas été enseigné dans cette école. Vous comprendrez qu'automatiquement, les élèves de cet établissement doivent lamentablement échouer puisqu'on a amené un examen sur la matière non encore enseignée. Certains parents euh, déplorent les mauvais résultats obtenus par euh, leurs enfants. Est-ce que Cela dépend de ce système de choisir les examens. Oui, effectivement, comme je l'ai déjà souligné, il y a un taux d'échec puisque ça peut venir de plusieurs défis que j'ai déjà relevés. Si, par exemple, l'école qui avait organisé l'examen, alors l'enseignant ne doit pas donner l'examen sur la matière non encore enseignée. C'est-à-dire il va donner l'examen sur la matière qu'il a enseignée. Mais comme c'est un examen en raison, on peut choisir un examen sur une matière non encore enseignée et l'enfant doit échouer. Raison pour laquelle les parents vont dire que ce système d'évaluation n'est pas bon puisque ça n'a pas été bien analysé, ça n'a pas été bien préparé. Qu'est-ce qu'il fallait faire Que les directions combinées doivent faire le suivi pour voir réellement si tous les établissements sont au même niveau, au niveau de l'état d'avancement de la matière. Pour que lorsqu'on va choisir les examens, on est sûr que tous les établissements de ces raisons sont au même pied d'égalité. C'était Jean Samandari de la coalition Éducation pour tous. Les micro-associations d'épargne et de crédit rassemblant les femmes rapatriées, les déplacées internes et les résidentes constituent un outil efficace de réintégration et de génération de revenus pour les familles. Justine moukang est une femme rapatriée de la commune de Woussouni en Provence-Kirundo, à la tête d'une association de 25 femmes. Elle dit que l'association lui permet d'avoir un peu de revenus. Elle demande néanmoins au HCR, le commissariat pour les réfugiés, de leur construire des maisons pour promises lors de leur retour. Jean Kabaka, conseiller de l'administrateur de Boussoni, chargé des affaires sociales, dit que la commune fournit aux rapatriés des planches pour construire les toitures des maisons. C'est un reportage d'Almer Motore les petites associations de micro-épargne et micro-crédit constituent un des moyens d'autodéveloppement pour certaines femmes rapatriées Justine Emokanguranga, une femme d'une quarantaine d'années est rentrée du camp de Mahama au Rwanda au mois de septembre de l'année passée. Elle fait partie d'une association de 25 femmes regroupant des rapatriés, des déplacés internes et des résidentes Elle nous dit l'importance que cette association a pour elle. 5 membres sont dérapatriés 5 autres des déplacés internes le reste est constitué de résidentes nous nous sommes donc regroupés en association d'épargne et de crédit à part l'épargne et le crédit nous nous sommes mis d'accord pour collecter 3500 frambons par individu et nous avons pu avoir 75 000 frambons rondés de capital pour la fabrication et la commercialisation de la bière de Sorko la première fois nous avons eu un gars de 40 000 frambons la deuxième fois 35 000 frambons La récente fois, on a gagné 42 000 francs. Même si cette femme est rentrée récemment, elle a pu gagner la confiance des autres membres de l'association qui lui ont placé à sa tête. Elle plaide pour un soutien de leur association. Nous demandons de l'aide pour augmenter notre capital pour pouvoir étendre notre activité. Nous étions des éleveurs avant. Nous demandons une don de petits bétails dans nos associations. Le HCR nous avait promis de nous construire des maisons de nous donner des tonnes. Il nous avait également promis un deuxième paquet de retour que nous n'avons pas reçu jusqu'à présent. Nous plaidons pour que nous puissions avoir Des Jean Kavaka, conseiller de l'administrateur de Wussoni, chargé des affaires sociales, dit que l'administration a mené des sensibilisations à l'endroit des rapatriés pour bien gérer le paquet retour et se mettre en association avec les autres afin de se développer. Comme dans le paquet retour, on y inclut des tentes, nous donnons aux rapatriés des planches de bois pour fixer les toitures des maisons. Nous sensibilisons aussi ces rapatriés de bien utiliser l'argent qu'on leur donne en achetant par exemple du petit bétail pour leur permettre d'avoir du fumier. Nous sommes en contact permanent avec les représentants du ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage. S'il y a un quelconque aide qui arrive, les rapatriés seront priorisés. Jusqu'au mois de février cette année, la commune Woussouni comptait 2869 rapatriés. Parmi eux, 60% étaient de sexe féminin. Actualité internationale. Élection présidentielle à Djibouti ce vendredi 9 avril. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guellet, candidat en cinquième mandat. L'opposition qui conteste le processus électoral a boycotté. Et face au président au pouvoir depuis 1999, il n'y a donc qu'un seul candidat, Zakaria Ismaël Farah, un entrepreneur quasi inconnu qui se présente en indépendant. Cette présidentielle se tient dans un contexte sécuritaire qui s'est dégradé ces derniers mois avec la multiplication des affrontements entre l'armée et les rebelles du Ufrode. Et au Tchad, le ministère de l'Intérieur annonce l'arrestation de plusieurs chefs de parti et des activistes qui se seraient préparés à perturber la présidentielle de dimanche prochain. Dans un communiqué diffusé jeudi soir qui fait suite à des alertes de l'opposition indiquant l'arrestation de plusieurs leaders de la contestation, le ministère de la Sécurité publique annonce le démantèlement d'un réseau terroriste. Et devant la presse, le ministre sénégalais des forces armées Sidi Kikaba est venu rétablir les faits lors des manifestations de l'opposition qui avaient fait 13 morts au début du mois de mars. Pour la première fois, le gouvernement a reconnu les chiffres et a annoncé la création d'une commission d'enquête indépendante. Et si le gouvernement sénégalais reconnaît les morts Il refuse de porter l'entière responsabilité alors que des ONG comme Amnesty International ou Human Rights Watch ont dénoncé un usage excessif de la force par les policiers et les gendarmes qui ont tiré à balles réelles sur des manifestants. Voilà, il est 13h12 à Bujumbura et sur Isangani. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer.